Jurisprudence de la prière 20 Je dois être rassuré dans tous les coins, et je ne décide pas de la prière du coq, ni tombe comme la bouteille du chien, ni ne tourne comme les astuces.